Il y a tant de joie dans leur moindre sourire qu'à les regarder vivre. Moi je n'ai peur pour eux, dans leur inconscience, c'est leur insolence qui parle pour eux, eux dans leur innocence. Ils ont l'indécence des gens trop heureux. Eux, les regards des vivres, c'est ouvrir un livre où tout serait bleu. Eux, c'est une légende qui ferait offrande de sa vie pour eux. En les regardant dans un Et s'égale par un simple regard Par cet amour je l'ai connu comme Eux dans leur inconscience Même en silence par rêve évanoui Eux dans leur innocence Raniment la danse D'un bonheur enfoui. Eux les regards des bibles, C'est pour moi de vivre Des jours délirants Eux refont la légende Qui m'a fait l'offrande D'un bonheur trop grand En les regardant Dans un amour si grand J'en ai le cœur qui pleure Un triste adieu Ma pensée s'égale Par un